Moi je joue Moi je joue à joue contre joue Je veux jouer à joue contre vous Mais vous le voulez-vous De tout cœur Je veux gagner ce cœur à cœur Vous connaissez mon jeu par cœur Alors défendez-vous Sans tricher Je vous le promets J'ai gagné Tant pis c'est bien fait Vous êtes mon jouet À présent Ce ne sera plus vous mais toi Et tu feras ça, t'apprendra n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer. De griffes et de crocs, tu crieras bientôt Au secours, alors décidant de ton sort Pour m'éviter quelques remords Je t'aimerai plus fort Oh oui, plus fort Oui, oui, oui, oui, plus fort Oh, plus fort